Nous sommes dimanche le 6 juin. Bienvenue à ce journal de la mi-journée, mais d'abord les grands titres. Les représentants du parti Iprona sont les seuls qui ont droit de participer au congrès de ce parti vous entendrez les détails dans ce journal avec Abel, euh, le député Abel Kachati, président de ce parti. L'administrateur de la commune Ngodi met en garde tous les responsables des sites de fabrication des briques, que tout site qui sera surpris avec un élève sera définitivement euh, fermé vers la fin de ce journal. C'est la nutrition sur la citronnelle. Alphonse Kouguiman assure la mise en onde et la présentation est avec Ornel Amot. Captez Isanamilo, écoutez la différence. Page politique pour euh, débuter ce journal. Le rassemblement des membres euh, du parti Iprona est une préoccupation du président de ce parti, le député Abel Gachati Kilrasul qui le rassure plutôt, indique que les IPRONISTE de l'opposition n'ont jamais été exclus du parti de Guagasol. Il fait savoir que ceux qui ont le droit de participer au congrès du parti IPRONA sont les représentants du parti à tous les niveaux, comme le dicte le statut de ce parti. On l'écoute au micro de Mère J'ai entendu et j'ai vu la correspondance qui nous a été adressée par un groupe qui se réclame de l'IPRUNA, de l'opposition. Là, je précise et je souligne qu'au Burundi, il n'y a qu'un seul Iprona, il n'y a pas deux Iprona. C'est l'Iprona reconnu par la loi, aujourd'hui, dirigé par l'honorable Gachatiabe. Peut-être, au sein du parti Iprona, de par le passé, il y a des Wadassiganas qui ont abandonné le parti Iprona, qui sont allés se regrouper ensemble. Mais cela ne signifie pas que ces gens-là forment un autre Iprona. La correspondance qu'ils nous ont adressée demande que ces gens-là soient intégrés dans l'organisation des congrès en cours. Ils doivent savoir que l'organisation des congrès du parti IPRONA doit tenir compte des statuts du parti IPRONA. Alors, si on essaie de lire l'article 22 des statuts du parti IPRONA, ces gens-là ne sont pas concernés par les congrès, ils ne sont pas des invités. Ceux qui sont invités sont les membres du comité communal, les représentants des comités des collines et des quartiers, les élites communaux du Parti Iprona sont les invités d'honneur. Au sein du Parti Iprona, nous avons besoin des vadasiganes. Ce qui importe aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent être appelés les mais ils n'ont pas la qualité de congressiste. Ils réclament que vous n'êtes pas en train de mettre en application les recommandations du ministre de l'Intérieur, vous demandez du de rassemblement des Ipronistes. Les recommandations du ministre de l'Intérieur, à travers sa correspondance, on est en train de mettre en œuvre Le ministre de l'Intérieur nous a demandé de mener un dialogue. Le dialogue au sein du parti se mène à travers les organes dirigeants de ce parti. J'ai organisé, j'ai convoqué une réunion des responsables provinciaux et c'est à travers cette réunion-là que nous avons dialogué et il y a eu des décisions qui sont sorties dans cette réunion. Après, j'ai organisé une réunion du conseil espéré d'orientation, après une réunion du bureau exécutif et des décisions ont été prises dans toutes ces réunions-là. Remise officielle ce samedi par euh, Rotary Club d'un des travaux relatifs au, ra au raccordement à l'eau et une installation des panneaux solaires à l'école fondamentale au Tiazo. C'est en commune Kayokwe de la province Mngaro à cette école. L insuffisance d'eau sanitaire était signalée. Plus de, euh, plus de 400 élèves se partageaient seulement quatre latrines. Une remise appréciée par la direction de cette école. Le point avec Laurent Dikurio L'école fondamentale lutia située en commune Kayokwe de la province Moaro, dispose de 4 sanitaires pour un effectif de 424 élèves. Jean Bosco Gahungu, directeur de cet établissement, dit que son nombre insuffisant de sanitaires fait que les garçons et filles utilisent en commun ces dernières. Garongo Jean Bosco, responsable de l'école fondamentale lutia indique que cette école existe depuis plus de 70 ans. Ainsi, la toiture pour certaines classes est vieille. Dans trois salles de classe, la toiture laisse passer l'eau de pluie et précise que les parents ont donné il y a 4 ans une contribution pour acheter les clous et mastiques pour pallier provisoirement à ce problème car les tôles pour couvrir toutes ces salles de classe sont chères. Alors que le club Rotary Bujumbura Kigowe 2012 a remis officiellement ce samedi à cette école les travaux de raccordement en eau assez sanitaire et l'installation d'un matériel permettant l'éclairage par énergie solaire, Willy Gattore, président de ce club, a indiqué que la salubrité à cette école va s'améliorer Il a précisé que ces panneaux solaires permettront aux élèves de suivre les leçons quand il pleut, car les fenêtres en bois se trouvant sur ces salles de classe entraînent une obscurité quand elles sont fermées. Le gouverneur de la province moire, le colonel Gaspar Gassanzoué, a remercié le geste du club Rotary Bujumbura Kigobe 2012 posé à l'endroit de cette école. Il demande aux membres de son club de voir s'ils ne peuvent pas contribuer dans le renouvellement de la toiture de ces salles de classe car elle est visiblement vieille. De moi, Laurent Décoré, Radio-Sanganilo. Merci, Laurent. L'administrateur de la commune N'Godi met en garde tous les responsables des sites de fabrication des briques qui emploient des élèves que tout site qui sera surpris avec un élève sera définitivement fermé. Joseph Martin Wuchumi dans un communiqué sorti dernièrement dit détenir de des informations faisant état de bon nombre d'abandons scolaires suite à cette activité d'où des sanctions exemplaires selon Joseph Wuchumi Apollinaire Muzagara Dans son communiqué sorti par l'administrateur de la commune Ngozi le 3 juin dernier, Joseph Martin Butchumi parle de beaucoup d'abandons scolaires ces jours, ci selon lui, la raison est liée aux responsables des sites de fabrication des briques et tuiles qui embauchent des élèves dans différents marques comme ce travail est plus rémunérant, selon son communiqué, les élèves n'hésitent pas à déserter l'école en masse. Malheureusement, à la veille de la fin de l'année scolaire 2020-2021, pour ça, Joseph Martin Butchumi prévient les briquetiers qui ont eu des autorisations que quiconque sera attrapé avec un élève avant la fin de l'année, sera sévèrement sanctionné. Il promet même la fermeture définitive de son site. L'administrateur Joseph-Martin Bouchoumi demande par le conseil aux parents plus d'encadrement de leurs élèves en cette période d'été où ces élèves sont beaucoup sollicités dans les briquetteries. Donc, aussi, à Pone Muzagara, Radio Sangani. Oh mijn À 13h03, poursuivons ce journal par euh, la page santé, le gouverneur de Moyinga, Jean-Claude Walutkwanayo, demande à la population de son ressort de renforcer les mesures de prévention contre la Covid-19 en ce moment où 421 cas se sont déjà manifestés dans des cas internes à la province. Cet appel est lancé alors qu'il s'observe un relâchement dans le respect de ces mesures dans les lieux de rassemblement comme les marchés, les restaurants et les cabarets. Quant à ceux qui présentent des symptômes de cette maladie, ils sont invités à consulter les structures de soins les plus proches. puis avec la verbe à Claver-Barundi, des prix Muinga. La population de Muinga a relâché dans le respect des mesures de prévention contre la maladie à coronavirus. Cela s'observe se surtout au niveau des lieux de rassemblement comme les marchés, les restaurants et les cabarets, où le lavage des mains n'est plus respecté, sans parler de ceux qui se touchent en se saluant comme si rien n'était. Jean-Claude Balthonaio, gouverneur de Moyinga, constate lui aussi ce relâchement et demande à la population de redoubler d'efforts dans le respect des mesures de prévention. Selon lui, la COVID-19 est toujours présente et on commence à accueillir dans les structures de soins de Moyinga des cases internes alors qu'auparavant, on ne recevait que des cases importées. Il demande à Toute personne sentant les symptômes de cette maladie de se rendre à l'hôpital et ne pas contaminer les autres. Le gouverneur Bartouanayo fait savoir que jusqu'à présent, la province de Muinga a déjà connu en tout 420 cas de cette maladie dont 400 guérisons. C'est de Muinga Radio Isanganiro. Radio Isanganiro chronique nutrition. Chronique nutrition, avant de mettre fin au journal, la citronnelle est une plante à multiples bienfaits, d'où la prévention du paludisme. Gilbert Nangwa, expert nutritionniste, indique que cette plante contient des vertus en abondance, comme le citral produit intervenant dans la lutte contre les moustiques. Merci. Dotée d'une tige aux qualités aromatiques, la citronnelle est une plante médicinale. Ses feuilles sont principalement composées de citral et de myrcène qui interviennent dans la lutte contre les infections, comme l'indique Gilbert Nahuafi, qui effectue des recherches en nutrition. Selon son chercheur, la citronnelle est aussi une bactéricide qui aide à repousser les moustiques. La citronnelle contient des principaux actifs comme la le géranial ainsi que le néhal. Ces principaux actifs permettent à la citronelle de contre les moustiques, les inflammations du corps, les infections, ainsi que la fatigue brute. La citronelle soigne les pathologies diverses, dit toujours Gilbert Namoafi, qui énumère entre autres les troubles digestifs, les états grippaux et la fièvre. La citronneur a aussi des bénéfices sur la santé humaine comme la l'élimination des fratrices, des parnements fra abdominaux, indigestion, le rhumatisme etc. L'infusion de citronelle se prépare avec 15 g de feuilles fraîches pour un litre d'eau, signale Gilbert Namourafi, chercheur nutritionniste. Son huile est utilisée en massage contre les douleurs articulaires. On peut utiliser la citronnelle sous forme de tisane, c'est-à-dire bouillir une à deux cuillères de poudre de feuilles de citronnelle dans un demi-litre d'eau, bouillir pendant environ cinq minutes, filtrer et consommer. On peut aussi utiliser la citronnelle en infusion. Dans son cas, on peut prendre une poignée de feuilles fraîches de citronnelle, bouillir dans un demi-litre d'eau pendant environ cinq minutes, filtrer et boire. On peut ajouter du mieux si on n'est pas diabétique. On peut aussi utiliser la citronnelle sous forme rire. dans son camp, on l'utilise surtout pour la prévention des pathologies corporelles. Selon toujours son chercheur nutritionniste, en faisant macérer deux poignées de rhizome et deux poignées de feu durant une semaine dans un litre et en faisant le filtrer, on obtient une lotion à utiliser en friction contre les moustiques. Merci Omer. C'est sur ces bienfaits de la citronnelle que nous mettons un point final à ce journal. Rendez-vous à 18h pour la dernière édition en langue française. À la présentation, vous étiez avec Ornella Moucho et Alphonse Kugumana. assuré la mise en onde.